Ma foi dans les anges. Le ciel a été fabriqué avec les anges, il n'y a pas de place pour un pouce sauf avec une genou existante ou une prostration.